Donc on va essayer de vous proposer un parcours de deux siècles sur l'industrialisation de l'agriculture. Euh, on peut commencer par cette citation, qui est une citation d'un chimiste appelé Marcelin Berthelot, républicain, dans un banquet de la Société d'encouragement à l'industrie nationale, en 1894. Dans ce temps-là, il n'y aura plus dans le monde ni agriculture, ni pâtre, ni laboureur. Le problème de l'existence de la culture du sol aura été supprimé par la chimie. Un jour viendra, où chacun emportera pour se nourrir sa petite tablette azotée, sa petite mode de matière grasse, son petit morceau de fécule ou de sucre, son petit flacon d'épices aromatiques. Tout cela fabriqué économiquement et en quantité inépuisable par nos usines. Tout cela indépendant des saisons irrégulières, de la pluie ou de la sécheresse. Tout cela enfin exempte de ces microbes pathogènes, origine des épidémies et ennemis de la vie humaine. C'était son rêve pour l'agriculture en l'an 2000. On n'en est pas tout à fait là. Il y a encore des agriculteurs en plein champ qui dépendent des aléas du climat, qui euh, ne sont pas des ouvriers dans les usines. Euh, ça ne veut pas dire que l'agriculture n'a pas été complètement prise euh, dans euh, les filets du capitalisme industriel. Elle y est prise en amont et en aval, en aval avec la grande distribution, la transformation alimentaire, et en amont avec euh, l'agrofourniture. Euh, mais au milieu... Euh, on a laissé euh, les agriculteurs, euh, au moins euh, dans un certain nombre de pays, euh, en autonomie, en prise de risque. C'est eux qui, s'il y a une grêle, s'il y a un orage, etc., euh, se retrouvent mis en difficulté, même s'ils sont pris euh, dans toute une chaîne de valeurs dominée par le capitalisme industriel. Et euh, -ce que, euh, on, on va commencer par voir d'où vient ce projet d'aligner l'agriculture sur euh, l'industrie, euh, ses formes de pensée, ses visions du monde, la division du travail, euh, la standardisation, le, les, les pièces standardisées pour pouvoir s'échanger facilement, la production de masse, les qualités standards, euh, tout ça. Il euh, faut remonter à un des idéologues de l'industrie. C'est lui qui a inventé le terme industrialiste euh, au milieu des années 1820. Et il dit carrément que... L'objet de l'industrie est l'exploitation du globe. En accomplissant cette tâche, elle modifie le globe, le transforme, change graduellement les conditions de son existence. Par elle, l'homme participe, en dehors de lui-même en quelque sorte, aux manifestations successives de la divinité, et continue ainsi l'œuvre de la création. De ce point de vue, l'industrie devient le culte. Donc en gros, euh, la nature n'est plus un donné euh, dont euh, on hérite et qu'on accompagne, mais c'est quelque chose qu'on va remplacer. On va remplacer Dieu, on va remplacer l'évolution parce que, euh, par la science et l'industrie, on va faire mieux que le globe dont on a hérité, on va entièrement euh, le transformer. Euh, cette euh, vision-là, d'alignement de la façon dont on conçoit l'agriculture sur le modèle industriel, c'est celle qui a nourri la modernisation agricole en France euh, après 1945. Euh, en gros, on pourrait dire que sous la Troisième République, les efforts pour industrialiser l'agriculture ont été relativement limités de la part des pouvoirs publics parce que la masse rurale et ses euh, millions de petits paysans jouent un rôle de stabilisateur social. Hein, la naissance de la Troisième République, c'est une naissance traumatique. La commune qui a été réprimée et euh, les républicains... Euh, modérés, opportunistes, bourgeois, selon comment on veut les appeler, ont la hantise des dangers de la classe ouvrière et se servent de la masse paysanne comme contrepoids, comme stabilisateur du régime républicain euh, bourgeois. Donc il s'agit de ne pas transformer trop vite euh, l'agriculture. Par contre, après 1945, euh, en ayant vu euh, le déferlement technologique nazi qui nous a envahis, puis américain qui nous a libérés, Euh, la puissance technique, la bombe, etc. Euh, les décideurs français, ça va être du communisme au gaulliste, en passant par la démocratie chrétienne et la Jacques euh, dans, dans le milieu paysan, embrassent complètement euh, la technologie euh, et on va avoir un modèle de l'agriculture devant complètement s'intégrer dans euh, une, industrie, une économie industrialisée. Il faut produire plus avec moins d'actifs agricoles pour que ces actifs en surplus aillent s'embaucher comme ouvriers euh, ou dans l'industrie ou salariés euh, dans les services. Il faut que cette agriculture elle produise de l'alimentation de masse pas chère parce que ça permet de réduire les salaires euh, et donc de permettre euh, à maintenir des taux de profit industriels et il faut que cette agriculture soit consommatrice de produits industriels des intrants, des machines etc. de façon à faire tourner la machine de, des politiques de croissance qui se mettent en place à ce moment là et donc un des responsables de l'INRA dit clairement qu'il faut aligner l'agriculture qu'elle ne pourra survivre qu'en s'industrialisant en se soustrayant une fois de plus aux aléas aux variations imprévisibles du milieu donc il faut sortir l'agriculture de son environnement fluctuant, de, du, du fait que c'est en plein air, dans un milieu variable, pour s'aligner sur une standardisation industrielle. Alors, dans cette vision-là, on s'est mis à penser les plantes comme des machines. Petite citation d'un grand sélectionneur français du début du XXe. « Les variétés dont je poursuis la création sont des machines à grand travail. Et comme les machines perfectionnées de nos manufactures, elles sont très délicates, perdent en rusticité ce qu'elle gagne en puissance. Elle consomme nécessairement beaucoup de matières premières, c'est-à-dire beaucoup d'eau et beaucoup d'engrais. Et pareil pour l'animal Les animaux domestiques sont des machines, non pas dans l'acception figurée du mot, mais dans son accession la plus rigoureuse. Les animaux mangent, ce sont des machines qui consomment, qui brûlent une certaine quantité de combustible d'une certaine nature, que nous devons balancer de manière à atténuer les prix de revient pour accroître nos profits. Ça va être le sol aussi, qui dans l'agronomie du XIXe siècle euh, va être conçu comme un support d'une alimentation qu'on considère comme purement minérale des plantes, NPK. On ignore à ce moment-là qu'en en fait il y a des interactions, des symbioses extrêmement complexes, que les plantes assimilent d'autres choses que des minéraux, mais y compris des acides aminés euh, et euh, des, des, des molécules déjà euh, assez complexes. Et on va considérer le sol comme le simple support d'un apport d'intrants qui viennent de l'extérieur de la ferme. Ça va être les guano qui viennent d'Amérique du Sud. Il y a toute une bataille géopolitique pour le contrôle des guano, un peu euh, vers 1850, avec des guerres entre la Bolivie, le Pérou, le Chili. Euh, plus ou moins manipulé avec l'Angleterre euh, qui tire les ficelles, qui ressemble beaucoup euh, aux guerres du Golfe de ces 25 dernières années, parce que le guano, c'est une ressource clé pour la production agricole européenne à ce moment-là. Et puis, vous avez la synthèse chimique de l'azote. Fritz Haber, qui est un chimiste allemand, qui, qui développe euh, cette technique. Euh, on prend l'azote de l'air, de l'eau, et on fabrique des nitrates assimilables euh, par les plantes. Pour ça, il faut beaucoup de chaleur, beaucoup de pression, donc beaucoup d'énergie euh, pour produire ces engrais. Mais il y a une très grande urgence en 1909 à faire ça, c'est qu'il va bientôt y avoir la Première Guerre mondiale et que la synthèse industrielle de l'azote, ça sert d'abord à faire des explosifs qu'on va se balancer à la figure pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, euh, entre, après la Première Guerre mondiale, on prépare déjà la deuxième, et donc les alliés vont récupérer les brevets allemands dans le traité de Versailles, installer des usines de production d'azote euh, en France, ça va être dans les Pyrénées, euh, en Angleterre euh, également, euh, mais euh, en temps de paix, il n'y a pas assez de débouchés pour ces usines, ça coûte cher, il faut les subventionner par l'État, etc. Et donc on va faire de la propagande agricole auprès des agriculteurs pour utiliser euh, ces engrais. Donc les agriculteurs sont principalement là comme utilisateurs d'une technologie de guerre en temps de paix. Euh, Fritz Haber, c'est aussi un des inventeurs des pesticides, euh, notamment le gaz moutarde qui est utilisé sur les tranchées à partir de 1915 euh, et un certain nombre de gaz euh, tels le zyklon B qui vont être utilisés euh, dans euh, l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lui-même était juif euh, et il, euh, il doit fuir l'Allemagne nazie en 1933-1934 et il meurt en Suisse. Enfin, c'est une histoire assez tragique euh, d'un chimiste qui a contribué euh, à un rapport euh, biocidaire avec le vivant. Euh, dans tout ce mouvement d'industrialisation, on pourrait dire que la nouvelle science, la nouvelle biologie qui émerge autour de 1900, ce qu'on a appelé la génétique moderne, la redécouverte des lois de Mendel, etc., est fille de cette vision industrielle du vivant. D'abord parce qu'on en attend Euh, toutes sortes de promesses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a dit des OGM dans les années 80-90. Si les lois de Mendel sont vraies, ça va rapporter des milliards. Euh, on va enfin pouvoir contrôler le vivant euh, comme les chimistes fabriquent des nouvelles molécules. Ce ne sera plus de la vieille sélection à papa empirique, mais ça va être du sur-mesure. On va faire les variétés sur mesure, c'est exactement ce que disent les biotechnologues aujourd'hui. Et puis, on va sauver euh, l'humanité de la faim dans le monde. Tout ça, c'est des, des débats des années. 1900, vous voyez qu'on n'a pas énormément euh, avancé de ce point de vue-là. Et l'inventeur du mot « gène », un des grands généticiens de l'époque, c'est Wilhelm Johansen. Et Wilhelm Johansen, il va euh, faire partie de ceux qui vont euh, pousser l'idée que... Euh, C'est-à-dire qu'avant lui, à l'époque de Darwin, etc., on considère que l'hérédité, c'est quelque chose qui est en dialectique permanente avec le milieu. En gros, l'hérédité, c'est une sorte de force Qui est du temps et de l'action de l'environnement des générations antérieures, qui s'est un peu accumulé, et puis qui se transmet partiellement aux générations euh, suivantes. Donc l'hérédité, c'est du temps et de l'environnement un peu stocké, mais pas complètement bien stocké. Il y a des pertes en ligne quand on... parce qu'il y a des retours, des caractères anciens qui peuvent revenir, etc. Euh, et la génétique moderne des années 1990 va être en rupture avec ça. Elle va dire l'hérédité, ça n'a rien à voir avec l'environnement. L'hérédité, ce sont des entités fixes et stables, les gènes, qui s'organisent dans des génotypes et qui constituent des lignées pures qui sont indépendantes de l'action de l'environnement. Euh, et euh, Johansen va être un des acteurs importants de cet accent sur l'idée de pureté, qu'il existe à l'intérieur de l'espèce, des petites sous-espèces sous, sous, sous qu'il appelle des lignées pures et qui sont parfaitement stables et insensibles à toute action de l'environnement, et que c'est sur ces unités-là que doit travailler la vraie science de l'hérédité, la nouvelle génétique dont il est euh, porteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, pourquoi il euh, y a cette fixation sur l'hérédité, sur la pureté euh, et la standardisation chez ces généticiens, qui est quelque part un idéal industriel, hein, la standardisation des pièces dans un système de, de, de, de manufacture, euh, c'est parce que dans sa jeunesse, il travaillait chez Carlsberg. Dans les années 1880, il était chimiste au laboratoire de la brasserie Carlsberg au Danemark. C'est la principale, c'est la plus grosse industrie agroalimentaire d'Europe occidentale, quasiment, la brasserie Carlsberg. C'est pas un petit truc artisanal, déjà. Euh, vous voyez ici les, les, les publicités. Euh, et euh, la brasserie Carlsberg, dans les années 1883, va être la première brasserie à utiliser les travaux de Pasteur où on prend une solution microbienne. On dilue, on dilue, on dilue jusqu'à avoir zéro microbe ou un seul. Et quand on en a un, on le laisse se reproduire et on a toute une colonie qui est issue d'une seule cellule. C'est la définition aujourd'hui d'un clone. Et donc, on a quelque chose de parfaitement stable, qui fonctionne toujours de la même façon, qui va fermenter la bière d'une façon standard. Et du coup, on va avoir un produit de qualité standard Et à partir des années 1885, euh, la bière de Karlsberg est une bière standardisée à partir d'un clone euh, de levure. Et c'est ce modèle-là de standardisation industrielle qui va se retrouver au cœur des conceptions du vivant développées par la nouvelle génétique des années 1900. On retrouve par exemple cette citation chez un, un sélectionneur français. « L'idéal pour l'industrie est d'opérer sur des produits dont la nature est bien définie et toujours identique. » Elle dispose pour la purification des matières inertes d'excellentes méthodes, telles que la distillation fractionnée. La matière vivante est complexe et le producteur ne peut donner les garanties que croit devoir exiger l'industriel. De même qu'en pharmacie, on est passé de la plante entière comme médicament à l'extraction d'éléments chimiques et on a évacué les cueilleurs de simples et les préparations pharmaceutiques pour avoir une, agro, une, une industrie chimique basée sur des savoirs purement moléculaires. De même, on veut faire de l'agriculture une simple productrice de matériaux standardisés. Euh, là, ce qui est important, il y a plusieurs éléments qui sont importants pour l'industrie dans cette idée de fixer le vivant, de le standardiser. Euh, c'est que euh, la sélection, ce n'est plus quelque chose d'artisanal. À la fin du 19e, déjà, Villemorin, c'est 400 salariés. Et euh, chez Villemorin, on développe des nouvelles variétés. Et pour les reproduire, on a deux solutions. Soit on le fait dans les établissements Villemorin avec du personnel salarié, ça coûte un peu cher, soit on cherche des agriculteurs prestataires qu'on va payer un tout petit peu plus que la valeur normale d'une récolte qui ferait. C'est le système classique de la division du travail dans la production de semences qui se met en place à ce moment-là. Et pour mieux contrôler ces agriculteurs, vérifier qu'ils travaillent bien, qu'ils ne font pas de mélange, etc., ville-morin a tout intérêt à donner une semence très pure au départ Comme ça, on voit mieux les irrégularités euh, à la fin. Donc, l'idée de purifier le vivant, ça sert aussi à mieux contrôler les agriculteurs prestataires de la multiplication. Et purifier le vivant, ça sert aussi à défendre la propriété intellectuelle. Les sélectionneurs commencent à déposer des marques déposées euh, à la fin du XIXe siècle. Et donc, plus on a une variété bien identifiée qui peut se différencier des concurrents, plus on va pouvoir défendre euh, une propriété intellectuelle sur ces ces semences qui deviennent des marchandises à ce moment-là. Et du coup, on peut dire qu'au XXe siècle, le modèle dans l'amélioration des plantes et des animaux, c'est de multiplier sur des millions d'hectares, et si possible, les plus grandes surfaces possibles, le meilleur individu cloné à l'infini, si vous voulez. Le mot clone, il date de 1903, donc il est tout à fait contemporain, de cette époque-là. Et euh, une dernière chose qu'on peut dire sur ce, ce, ce moment euh, important d'industrialisation du vivant, fin 19e, début 20e, c'est que c'est pas uniquement un processus technique, un processus scientifique, que cette alliance entre la science et l'industrie au 19e siècle, elle se fait explicitement contre les savoirs populaires. Elle se fait pour déposséder les travailleurs du savoir incorporé qu'ils ont dans leurs mains, dans leur tête, dans leurs gestes. On envoie des ingénieurs pour les étudier, pour codifier ces savoirs, les écrire dans des livres, de façon à ce que ce soit les directeurs d'entreprise les capitalistes, qui les dominent et qui ensuite simplifient les étapes de travail pour faire un travail plus abrutissant. Exemple, l'Organisation scientifique du travail taylorienne à la fin du XIXe siècle. Il y a une idée d'aller capturer les savoirs vivants des travailleurs pour les transformer en savoir codifié et prescrit par les euh, capitalistes, si on prend un terme euh, clair et net. C'est donc un, un, une dépossession économique, mais c'est aussi une dépossession culturelle. C'est-à-dire qu'on va mener les scientifiques pour défendre leur existence sociale comme étant supérieure aux profanes, comme ayant Euh, un statut important auprès de l'État, méritant euh, beaucoup plus de financement, beaucoup plus d'institutions et de laboratoires, vont construire leur autorité contre les profanes, contre les vulgaires, contre les paysans. Lorsqu'on euh, invente euh, la pisciculture, c'est-à-dire la possibilité de... de, de de, de, de cultiver les poissons, d'élever des poissons, il fallait identifier que la fécondation des poissons se fait par des œufs euh, et qu'on peut manipuler ces œufs pour euh, les reproduire dans un élevage. Ceux qui ont trouvé ça, c'est des modestes pêcheurs au milieu du 19e siècle, il va y avoir un rapport de l'Académie des sciences pour faire croire que c'est les savants qui ont inventé la technique. Vous voyez qu'il y a un travail de, de véritable dépossession culturelle par laquelle la science construit son autorité supérieure comme point de vue supérieur sur le monde, comme source de toute innovation, comme source de tout progrès euh, technique euh, et social. Et euh, en regard de ça, le paysan est une espèce de bouseux euh, qu'il va falloir décroter par la science. Les races perfectionnées naissent des besoins déterminés dans des conditions définies et suivant la loi du progrès. Le véritable nom qu'il faille leur donner est donc celui de « races industrielles ». Toutes les autres ne sont que les produits de terres incultes, de la pauvreté et de l'ignorance. Donc C'est clair, il y a deux camps culturels. Hein, il y a les évolués et puis il y a les attardés euh, qu'il faut soit éduquer, soit euh, mettre à la retraite. Ça, ça va être les programmes de, des, des indemnités viagères de départ euh, des années 1960 dans l'agriculture, dont euh, M. Bitoun a parlé il y a deux jours. Euh, alors, maintenant on passe au XXe siècle. Le modèle des révolutions vertes, Euh, Qu'est-ce que c'est D'une part, au milieu du XXe siècle, des années 30 aux années 60, euh, c'est euh, un moment où euh, l'État considère qu'il devient le chef d'orchestre de l'économie. Il devient dirigiste. Et ça, ça traverse toutes les idéologies. C'est aussi bien les nazis, euh, Staline, euh, que les démocraties occidentales euh, qui euh, constatent les... Échecs du marché avec la crise de 1929 et qui, et qui euh, réalisent que l'État doit devenir de plus en plus dirigiste et intervenir euh, dans l'économie. Et c'est pas seulement dans l'économie, mais c'est même toute une politique du vivant. C'est que l'État va se considérer, sous la pression de groupes scientifiques, d'eugénistes, de, de mouve du mouvement eugénisme, etc., euh, considérer qu'il est le garant et le pilote de la qualité génétique des populations humaines des populations animales qu'il y a dans les fermes et des populations végétales qui sont dans les paysages. et qu'il va avoir C'est pour ça que je vous ai mis euh, des images qui sont à la fois euh, la loi allemande de 1934 sur les semences euh, qui est à droite. Euh, ça, c'est euh, de la propagande nazie contre les faibles et les handicapés qui vont euh, bientôt subir la stérilisation forcée et euh, les camps d'extermination pour certains. Et à gauche, par contre, on est dans une démocratie, c'est l'Angleterre mais on voit quand même qu'il y a une propagande eugénique qui fait la métaphore avec les semences. Donc l'État a le pouvoir de déterminer qui doit vivre et qui doit mourir, qui doit vivre et qui, qui a le droit ou pas de se reproduire. Euh, et euh, il y a une lettre assez marrante de Staline à Churchill où il dit, euh, dans les années 40, début des années 40, « Auparavant, toutes sortes de grains étaient cultivés, Maintenant, personne n'est autorisé à cultiver aucune autre variété que celle du standard soviétique. Donc il y a un standard soviétique de la semence de blé qui est imposé à tous les agriculteurs. Un État moderne, c'est un État qui standardise les semences et qui oblige les agriculteurs à cultiver telle et telle variété qui a été préalablement validée par des spécialistes et par des experts dans des comités centraux à l'échelle nationale. Ça, c'est l'esprit de la loi allemande de 1934 sur les semences. Et ça va être sous Vichy, en 1942, la création du catalogue sur les euh, variétés euh, et euh, les semences cultivées, donc qui est euh, piloté par un comité d'experts qui s'appelle le CTPS, euh, qui euh, donne un avis technique sur deux éléments. Le premier, c'est la DHS, distinction, homogénéité, stabilité. Toute variété qui est trop hétérogène ne va pas passer euh, la barre. Il faut que ça soit bien pur, bien stable, etc. On veut voir qu'une tête. Et un deuxième critère, c'est la VAT, variété agronomique, euh, pardon, VAT, valeur agronomique et technologique. C'est la performance agronomique, technologique, selon les critères, plutôt de type industriel que euh, écolo ou euh, paysan, euh, que se donnent euh, ces experts euh, à ce moment-là. Et on a toute une organisation, de la filière, comme une espèce de club, coopté, Tout le monde doit avoir sa carte au GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences, et qui organise exactement comme les comités d'organisation des autres secteurs de l'économie qui sont structurés par Vichy, puisque le GNIS est créé en 1941. Et puis, toute une division du travail dans la filière semences, avec des obtenteurs qui créent des variétés, validées par le catalogue, des agriculteurs multiplicateurs, et des agriculteurs qui achètent les semences qui deviennent de simples usagers, de simples consommateurs et non plus euh, des euh, innovateurs euh, ou des créateurs. Alors dans un premier temps, ce modèle-là, d'un État qui serait euh, le pilote de la qualité génétique du pays pour l'emmener vers le progrès euh, et la production alimentaire de masse euh, accélérée, euh, se fait dans un esprit euh, qui ne profite que euh, partiellement à la grande industrie. Il y a une idée de service public, euh, que c'est pour le bien euh, alimentaire, euh, etc. Euh, par exemple, en France, à l'INRA, l'INRA participe beaucoup à cette standardisation-là, va pousser les maïs hybrides, par exemple, que les agriculteurs sont obligés de racheter chaque année parce que c'est un, un hybride F1, mais jusqu'à la fin des années 60, c'est l'INRA qui détient les deux tiers du marché de la semence hybride dans le pays. Donc on a un système quasi-soviétique, où c'est l'État qui vend... Qui, qui, qui domine le marché euh, des semences. Mais ça, c'est donc un modèle plutôt service public, entre guillemets, euh, et aussi un, un système de propriété intellectuelle qui s'appelle le COV, je n'ai pas le temps de détailler, qui, est, qui permet la semence de ferme, qui autorise l'agriculteur à réutiliser sa semence. Et tout ça va basculer progressivement, en favorisant les intérêts purement industriels, avec un État aujourd'hui qui a euh, beaucoup moins de pouvoir dans l'orientation de l'innovation, on va passer du COV au brevet et on va passer à un marché du maïs par exemple dominé par Pioneer et Limagrin parce que Limagrin qui est maintenant je pense le numéro 3 mondial des semences au départ c'était une petite coopérative bien sympathique dans les années 30 dans les années 60 l'INRA va leur donner leurs meilleures variétés, et puis hop c'est Limagrin qui va prendre le pouvoir sur le marché des hybrides Donc, on a un mouvement de dépossession des paysans qui s'est fait au départ au nom du bien public piloté par l'État et qui, euh, aujourd'hui, est un bien privé euh, piloté par les marchés et les grandes entreprises transnationales. Dans ce modèle-là de la révolution verte, clairement, la diversité, c'est l'ennemi de la bonne production, c'est l'ennemi de la productivité. Le catalogue officiel des blés cultivés en France en compte 385. Vous entendez bien, 385, sans compter de nombreux synonymes. Cette profusion de variétés est un fléau. Voilà des années que nous recommandons en vain de porter la hache dans la forêt touffue des blés français, d'y pratiquer des coupes sombres, c'est une douzaine, une quinzaine de blés au plus, qui suffiraient pour toute l'étendue du territoire programme est clair, hein, il faut qu'il y ait le, un, un nombre très limité de variétés. On va passer de 400 variétés dans les années 30 à 65 variétés inscrites au catalogue au milieu euh, des années 60. Donc ça donne quelque chose comme ça. Alors on pourrait se dire, ah oui, mais c'est parce que après la guerre, il fallait nourrir la France, donc c'est bien normal. Euh, certes, on a un peu standardisé, mais ça a permis malgré tout euh, de devenir une grande puissance agricole. Et d'ailleurs, regardez, aujourd'hui, tout va bien puisque le nombre de variétés a réaugmenté et on est revenu à à peu près 400 variétés de blé inscrites au catalogue. Super, les sélectionneurs sont les gardiens de la biodiversité. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Il y a eu des débats entre le GNIS et le réseau Semences Paysannes, où du coup, avec des généticiens, des généticiennes de l'INRA et de la Fondation de recherche pour la biodiversité, on est intervenu dans ce débat en disant on ne peut pas juste compter les variétés. Si les variétés se ressemblent toutes, parce qu'elles sont toutes cousines les unes avec les autres, C'est comme les médicaments MeToo dans l'industrie pharmaceutique, où on rajoute juste un petit radical pour pouvoir prendre un autre brevet, mais en fait, c'est la même chose. Euh, c'est exactement ce qui se passe aussi dans l'innovation variétale. Les sélectionneurs se, se copient les uns les autres, ajoutent un petit truc et puis euh, déposent euh, leur propre euh, variété. Euh, donc, ça ne suffit pas qu'il y ait beaucoup de variétés, encore faut-il qu'elles soient assez différentes. Et puis en plus, s'il y a une grosse concentration dans les coopératives et que dans tout un bassin de production, Il y a une seule COP qui propose que trois variétés ou cinq à ses agriculteurs. Euh, la répartition spatiale, la vraie diversité dans les paysages euh, n'a rien à voir avec l'inscription dans, dans, dans le catalogue. On peut avoir 400 variétés au catalogue, mais seulement euh, 10 euh, qui occupent 99% des surfaces. Donc on a, on a construit euh, des données et un indicateur pour, avoir des, des, pour intégrer ces éléments-là. Et vous voyez que dans le nouvel indicateur, on suit bien la chute. Euh, qui est à peu près la même chute que sur le nombre de variétés jusqu'aux années 60, il y a une légère réaugmentation jusqu'aux années 80, on pourra discuter pourquoi s'il si y a des questions, et depuis le, la fin des années 80, de nouveau, euh, une baisse de la diversité des blés, et on est euh, juste en dessous du niveau des années 60, donc on n'a absolument pas amélioré euh, la situation. Alors, si on reprend les choses pour, pour synthétiser cette partie, qu'est-ce que c'est que le modèle de la Révolution verte C'est pas seulement un choix technique, c'est aussi un choix social et politique. On peut le caractériser par le choix de variétés totalement euh, homogènes, soit des lignées pures, soit des hybrides F1, euh, puis des OGM, et de cultiver sur des millions d'hectares. Et le problème, de c'est d'avoir de, des variétés très peu euh, adaptables sur des millions d'hectares, c'est on va avoir des parasites ou alors elles vont être sensibles à un changement des aléas climatiques, etc. Et pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire On va artificialiser le milieu au maximum. On va leur faire un environnement bien douillet, bien confortable comme dans une, une, une, une chambre climatique. Donc plein d'engrais, plein de pesticides, plein d'irrigation. Et d'ailleurs, les variétés sont sélectionnées pour bien répondre à ces conditions extrêmement euh, intensives. Euh, ça c'est la dimension technique et industrielle finalement c'est ce qui permet d'inscrire la pratique agricole dans euh, l'agro-business en amont et en aval qui capture la valeur ajoutée mais il euh, y a aussi une dimension euh, qu'on pourrait dire euh, de gouvernance ou une dimension politique qui est que euh, le modèle de la révolution verte c'est aussi un pilotage centralisé bureaucratique par le haut de ce qui doit être cultivé ou pas cultivé C'est pas des choix et des préférences en fonction des réalités locales, du type de sol, des pratiques qui peuvent être différentes, etc. qui sont faites. C'est un pilotage par en haut euh, de la part d'experts et d'une technostructure euh, de l'État qui, par ce phénomène-là, utilise la semence comme cheval de Troie pour piloter le monde agricole, pour gouverner les sociétés rurales, qu'auparavant, on ne contrôlait pas bien, on avait du mal à leur, bien, à leur faire payer les impôts, sous Vichy, il y avait plein de marchés noirs, etc. Et donc, il s'agit de les discipliner, de savoir combien ils ont d'animaux, combien ils gagnent, de connaître parfaitement leur comptabilité parce qu'ils ont fait euh, des dossiers hyper compliqués pour la PAC. Euh, C'est tout ce processus-là de pénétration cognitive des pratiques euh, du monde rural qui est véhiculé aussi par la politique de standardisation des semences. Et là, vous avez une citation d'un chercheur de l'INRA, L'avantage de la variété stable, lignée pure, est la possibilité d'en fixer théoriquement une fois pour toutes une réaction au milieu, aux techniques culturales, et par voie de conséquence d'en obtenir le rendement maximum. Qu'est-ce que ça veut dire ça C'est qu'en euh, Bourgogne, si vous avez un colza de telle variété, on va savoir exactement combien il faut mettre d'intrants, à quelle date il faut semer, quand il faut désherber, quels quel pesticides vous allez mettre. La variété, elle rentre dans un paquet, une recette qui est toute faite et qui va être donnée à tous les agriculteurs d'une même région. Et donc, ça permet, cette standardisation des pratiques, permet un contrôle, une standardisation du point de vue des gouvernants, de mieux savoir et de mieux contrôler ce que font les agriculteurs. L'après-guerre, c'est aussi un moment de motorisation de l'agriculture. Alors, donc, une autre dimension de l'industrialisation de l'agriculture, ça va effectivement être de mettre... Au cœur de la production agricole, les machines et le pétrole. Donc, c'est une mécanisation euh, qui prend son essor vraiment euh, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion euh, étatique et agronomique, et qui est menée tambour battant, puisque c'est d'abord euh, l'utilisation des surplus militaires, euh, puis la reconversion des industries de guerre euh, qui va permettre cette mécanisation sur un modèle américain, euh, via notamment le plan Marshall. Que les tracteurs euh, débarquent directement des États-Unis, en France, mais aussi dans les colonies. Donc, c'est une politique étroitement technicienne, mais qui pense sciemment ses conséquences sociales. Par la mécanisation, la motorisation, il s'agit de transformer les structures agraires euh, avec le remembrement et l'agrandissement des exploitations. Il s'agit de s'émanciper et donc de poursuivre cette artificialisation euh, des conditions de travail. Euh, et surtout, il s'agit euh, de soutenir un exode rural important. D'abord, dans l'outre-mer, euh, les, les tracteurs sont euh, présentés euh, comme une politique euh, de, pour venir véritablement au secours d'un empire déficient. C'est ce qu'affirme un responsable des recherches agronomiques à l'Office du Niger, donc, qui est une structure d'encadrement des paysans, qui regroupe 23 000 paysans. Le dernier espoir et la sœur planche de salut pour la modernisation de l'agriculture africaine repose dans la machine qui décuple l'emprise de l'homme sur le sol. Donc c'est une politique qui est menée euh, donc, dans le, à l'Office du Niger, donc, euh, qui est euh, dans le futur euh, Mali, et aussi pour beaucoup euh, au Sénégal, où il s'agit euh, de mécaniser euh, des centaines de milliers d'hectares cultivés euh, jusque-là par une culture euh, traditionnelle d'arachide. Le tracteur doit permettre de faire décoller les rendements d'un empire faible, mais il va aussi recevoir une justification environnementale, puisqu'il est présenté alors comme devant aider à la conservation des sols, avec l'idée que la motorisation va permettre de concentrer les cultures et de cultiver un engrais vert qu'on va pouvoir enfouir grâce au tracteur, et alors que les paysans indigènes sont accusés de dégrader profondément leur environnement. Donc c'est cette deuxième citation de toujours la même personne. « Avec la machine, on a enfin un moyen non subordonné au niveau culturel, à l'entendement et à la bonne volonté du cultivateur de maintenir la fertilité organique et minérale à un taux satisfaisant. » C'est vraiment l'idée euh, que grâce à la machine, on va pouvoir se passer euh, des paysans africains, que euh, tout le travail va être accompli donc, par des ingénieurs coloniaux euh, et quelques spécialistes euh, africains formés euh, à la mécanique. Donc c'est une politique qui va être menée à la fin des années 40 et durant le début des années 50 et qui va connaître un échec retentissant, même si on l'a largement oublié. Donc c'est un échec agronomique d'abord, puisqu'il n'y a quasiment pas de production, euh, que la production mécanique est bien inférieure au rendement des cultures traditionnelles. C'est un échec environnemental, puisque ça provoque une destruction accélérée des sols tropicaux. Et c'est un échec technique, puisque euh, sous les tropiques, euh, il est impossible de reproduire euh, les conditions euh, d'une chaîne euh, standardisée, euh, mécanisée, comme euh, dans les pays industrialisés, et qui va nécessiter, du coup, sur place, euh, un grand euh, bricolage, qui sera notamment euh, le travail de l'ingénieur Jean Noll. Et donc, ce sera progressivement abandonné, en particulier au Sénégal, où Noll sera donc euh, chargé de fabriquer des, des, du matériel de traction animale. Mais pourtant, euh, la mécanisation va rester vraiment l'horizon du développement, et au moment des indépendances, c'est quelque chose qui va être relancé euh, dans la plupart des pays euh, qui vont passer au socialisme, et alors ce sera euh, non plus des machines euh, américaines et des techniciens euh, français, mais des machines et des experts russes qui vont prendre le relais sur le terrain. Donc en métropole, euh, on assiste à un schéma un peu moins exacerbé, mais qui, qui à peu près similaire, pour autant, où la mécanisation va donc rendre obsolète en une décennie plus de 2 millions de chevaux et des centaines de milliers de bovins qui étaient pourtant au sommet de leur puissance et de leur perfectionnement technique. Ça va être une perte évidemment pour les paysans de la maîtrise de leurs outils, puisque jusqu'avant la seconde guerre mondiale, une partie importante de la fabrication et de la réparation des machines d'autres actions, mais euh, également euh, les, les premiers euh, petits tracteurs euh, qui existent étaient euh, réparés ou adaptés localement, tandis qu'après-guerre, le marché euh, de la machine agricole va être dominé par les firmes euh, nord-américaines qui installent leurs usines en France, euh, et c'est notamment euh, ce qui se passe autour de l'essor du Farm Mall euh, qui est un petit tracteur euh, polyvalent. Puis il va y avoir un effort pour développer une filière française, donc euh, autour... Euh, en particulier de l'entreprise Renault qui est nationalisée et qui va bénéficier dans les années 50 de la défiscalisation du fioul et ce qui va marquer l'ère dans l'entrée du tracteur diesel pour Renault. Donc c'est un tissu rural artisanal qui est mis à mal, c'est aussi les savoirs et les métiers d'éleveurs, c'est la perte des relations, des relations à l'animal dans les campagnes françaises et bien sûr la perte du fumier d'autant plus qu'en France, les superficies agricoles qui étaient consacrées à l'alimentation des animaux ne seront pas remplacées, comme aux États-Unis, par des légumineuses donc qui nourrissent le sol, comme c'est le cas pour le soja aux États-Unis. Et enfin, avec ce développement du machinisme, c'est une simplification des opérations de culture qui est recherchée et produite, qui voit donc les opérations culturales se réduire et un recul de la polyculture, qui constituait euh, la sécurité euh, de base euh, des paysans. Donc, la production agricole doit cesser de vouloir être une production de qualité particulière. Elle ne peut plus avoir l'ambition du vin unique ou ce si, qui se croit elle, du fruit choisi pour son goût particulier, son parfum, sa couleur. Elle doit se contenter du produit de bonne qualité moyenne et en quelque sorte en série. C'est un processus qui voit néanmoins se développer quelques critiques, alors pas avec la virulence du 19e siècle, quand les premières machines, notamment les moissonneuses-batteuses, ont été introduites dans les campagnes, euh, il y a eu un bon nombre de destructions au 19e siècle, contre ces machines donc, qui venaient voler le travail des ouvriers agricoles. Mais euh, au 20e siècle, il y a quand même euh, des protestations, notamment celles des éleveurs et des haras, des sociétés hippiques rurales euh, qui s'engagent dans une politique de maintien euh, du cheval dans les campagnes et qui vont par exemple missionner euh, ce fameux Jean Noll, qu'on retrouvera par la suite euh, en tant que fondateur de Promata, pour lui demander d'adapter le matériel de culture athlée qu'il avait fabriqué pour le Sénégal, de l'adapter pour les paysans français euh, qui ne pas utiles euh, de se débarrasser de leurs animaux pour passer au tracteur. Euh, mais ces politiques vont souffrir euh, d'un manque de financement et le tracteur va véritablement devenir une condition de survie euh, pour les agriculteurs. Ceux qui n'investissent pas et qui ne s'endettent pas euh, vont euh, difficilement survivre et c'est donc euh, la grande marche euh, à la fois de l'exode rural et euh, d'un endettement euh, qui prend son essor, un endettement donc qui va être multiplié par 10 euh, du milieu des années 50 au milieu des années 70. Cette agriculture motorisée, c'est euh, évidemment une agriculture pétrolysée, donc qui, est, euh, qui se base donc sur une, une, un stock d'énergie, une énergie conçue comme stock, et non plus euh, une énergie vivante, euh, fluctuante, et donc qui va imposer les cadences du, du monde industriel, et qui va aussi, si on regarde un petit peu euh, quel est le rendement énergétique de l'agriculture, qui va produire un rendement énergétique très euh, négatif, décroissant, Euh, puisque si on compare donc, euh, ce rendement énergétique dans lequel euh, il faut inclure euh, donc, euh, tous les dérivés euh, pétrochimiques qui sont utilisés euh, par l'agriculture motorisée, on constate donc, euh, que pour une, calorie, enfin, pour une calorie de travail euh, qui est investie au début du 19e siècle, on obtient euh, 12 calories alimentaires, À la, au début du XIXe siècle, tandis qu'à la fin du XXe, euh, on arrive, donc selon les pays, euh, à quelque chose de l'ordre de 0,6 à 2. Donc, une grande baisse du rendement énergétique. Et donc, c'est aussi, euh, derrière cette mécanisation, euh, le rêve d'une agriculture sans paysans, euh, comme l'exprime bien euh, le géographe Daniel Fauché. « La machine qui a révolutionné la manufacture est en train de transformer aussi profondément le travail de la terre. » Elle ne joint pas seulement son effort à celui de l'homme, comme le faisait l'animal, elle substitue son travail à celui qui la conduit ou la surveille. Elle donne au sol des vertus ignorées. Elle n'est pas qu'un instrument, elle est pensée et génératrice de pensée. » Donc, On retrouve dans cette citation ce qu'on qu a vu pour, en ce qui concerne les colonies. Donc là, une machine qui doit permettre de s'affranchir de l'humain, de l'humain euh, aux pratiques traditionnelles, archaïques euh, et euh, récalcitrants, qui doit aussi permettre de sauver le sol et euh, qui doit enfin, euh, qui se trouve doté des qualités de pensée à la place de l'homme. Alors, dernière partie, en opposition donc à ce modèle industriel, un retour des paysans. Donc dans l'après-seconde guerre mondiale, on l'a vu euh, rapidement, se met donc en place un consensus euh, moderniste-progressiste qui traverse l'ensemble du spectre politique et qui considère que l'agriculture doit entrer pleinement dans le monde industriel. C'est un basculement idéologique des classes dominantes avec le déclin de l'agrarisme, donc des notables euh, ruraux euh, qui défendaient la petite paysannerie comme leur base sociale et politique. C'est quelque chose qui correspond également à l'accession des agronomes aux instances dirigeantes, en particulier aux plans. Et euh, c'est enfin euh, une alliance nouvelle euh, que ces élites tissent avec une euh, frange de la paysannerie non plus seulement euh, les gros agriculteurs capital, déjà capitalistes que sont les céréaliers ou les betteraviers mais aussi une moyenne paysannerie qui va embrasser euh, la modernisation comme une voie d'émancipation sociale vis-à-vis -vis de, de la hiérarchie sociale, de la hiérarchie familiale aussi, ou euh, des urbains dont il s'agit euh, d'accéder au même mode de vie. Quelque chose qui est soutenu euh, donc par la constitution du syndicalisme agricole par euh, également euh, les forces euh, catholiques Et dans ce cadre-là, la petite paysannerie est donc devenue un objet euh, nostalgique, quelque chose en voie de disparition, mais qu'il ne s'agit plus de défendre, qui appartient euh, désormais au passé et qui est considéré comme rétrograde. Et c'est donc dans ce contexte saturé de progrès, de modernisme, euh, que va naître euh, les débuts de l'agriculture biologique, qui sera donc la première opposition euh, à ce modèle industriel qu'on va considérer, et qui s'affirme donc d'emblée, de fait, euh, comme, avec une certaine dimension conservatrice, en opposition au progressisme dominant. L'agriculture biologique donc, qui se revendique dans ces années 40, 50, 60, euh, comme travaillant avec le vivant, euh, en opposé euh, à l'agro-industrie et à son objectif euh, idéalisé d'émancipation de la nature, et qui va se structurer donc, en petits réseaux parallèles de savoir, de savoir sur le sol en particulier, euh, autour de savoir-faire qui se transmettent euh, au travers des nombreuses visites de culture, et enfin autour d'une conception euh, partagée de la santé, d'une santé organique. Il s'agit tout d'abord, euh, dans ces premiers petits réseaux d'agriculture bio, de travailler avec un sol vivant plutôt qu'avec des intrants chimiques. Puisqu'avec les engrais, le sol est donc considéré comme un support physique neutre, passif, dans lequel on injecterait euh, des produits industriels susceptibles d'augmenter les rendements. Tandis qu'au contraire, pour les pionniers de la bio, euh, la question du sol est, est centrale. Le sol, considéré comme un organisme vivant, qui respire, qui digère, euh, qu'il faut nourrir, qui peut mourir. Le sol, donc ce sol vivant, fragile, et euh, dont la fragilité s'oppose justement à la démesure du progrès technique, et euh, qui vient euh, révéler les limites, euh, des, les limites de la planète. C'est euh, au début des années 40, par exemple, l'association L'Homme et le Sol, sa revue Sol et Vitalité, qui mène euh, des croisades pour l'humus, qui s'inquiète de l'épuisement de la matière organique du sol, et qui va au contraire réhabiliter euh, le vieux dicton paysan selon lequel l'engrais enrichit le père, mais ruine le fils. C'est aussi La Vie Claire, donc, sa revue et ses magasins euh, spécialisés qui promeuvent à la fin des années 40 la culture sans labour, respectueuse de la vie du sol, au travers notamment du cultivateur Jean, donc qui n'est pas du tout de 68, hein, qui est du début du XXe siècle. Euh, C'est euh, par contre la fouilleuse, donc, euh, qui va être développée à la fin des années 60. Donc ce sont euh, des instruments euh, qui, euh, qui permettent d'ameublir le sol sans retourner ses couches, contrairement euh, à l'usage des charrues. Donc c'est une défense du sol vivant qui se présente donc avec une dimension scientifique euh, portée par exemple par l'agronome Jean Kelling qui parle alors d'agriculture fermentaire pour mettre l'accent sur le travail des micro-organismes dans le sol euh, et euh, qui va tenter de défendre la microbiologie des sols qui est alors en piteux état dans la recherche agronomique. C'est ce qui illustre aussi cette citation. C'est euh, un chimiste scandinave qui dit en 1953, les intérêts de l'industrie chimique se cantonnent à la production industrielle d'engrais azotés, alors que les recherches sur les énormes possibilités que nous met dans les mains la nature avec la fixation biologique de l'azote sont euh, sous-étudiées. Donc une interpellation des milieux scientifiques, euh, également une dimension euh, spirituelle dans cette défense d'un sol vivant, qui vient largement de la biodynamie et surtout de Pfeiffer, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « La fécondité de la terre », et qui considère l'humus comme le lien organique entre la vie qui meurt et la vie qui renaît. Et c'est enfin une dimension, bien sûr, socio-économique de sauvegarde de la petite paysannerie qui vise à limiter le coût des entrants. C'est Premier petit réseau de la bio des années 50-60 se retrouve également autour d'une critique de la conception industrielle de la santé, qui rêverait d'un monde vivant aseptisé, débarrassé des microbes et des bactéries, et qui définit la qualité des produits par des normes sanitaires, de pureté et de standardisation agroalimentaire. Au contraire, donc les pionniers de la bio euh, se retrouvent autour d'une conception néo-hypocratique de la santé, qui accorde une grande influence à l'importance du milieu et à l'alimentation, Qui est axé sur le renforcement de l'immunité naturelle et où on retrouve à la fois euh, des hygiénistes, des naturistes autour euh, de la Vitler, mais aussi euh, de l'association euh, pour une alimentation normale, l'AFRAN, où ce sont des médecins euh, homéopathes euh, qui s'en prennent euh, aux nouveaux procédés de l'industrie agroalimentaire, euh, celle qui fabrique un pain euh, blanc euh, dénué euh, de toute qualité nutritive ou encore euh, aux additifs alimentaires. Ce sont également des agriculteurs intoxiqués, intoxiqués par les pesticides qui forment les premiers rangs de la bio et qui se retrouvent dans leur maladie sans aucune reconnaissance sociale et qui vont se tourner vers ces approches non conventionnelles de l'agriculture et de la santé, puisqu'il y a vraiment un lien très fort entre les deux. Et ce sont enfin des vétérinaires, donc comme on le voit sur l'image de droite, et des éleveurs qui sont confrontés Euh, à l'accroissement des maladies euh, des troupeaux, suite euh, à l'usage euh, des engrais chimiques, des antibiotiques, à tout un ensemble de mesures euh, d'artificialisation du monde de l'élevage, qui euh, génèrent euh, maladies et euh, frais de vétérinaire euh, conséquents. Et donc, euh, il s'oppose à une conception de la santé qui sépare le cycle du vivant pour défendre, au contraire, l'idée que de l'équilibre du sol dépend la santé de l'animal et de l'homme. Ils mettent en avant donc, euh, les carences en éléments minéraux et en oligo-éléments euh, oligo qui se développent chez les plantes et qu'on retrouve chez les animaux euh, comme chez les hommes. Donc enfin, c'est le début de cette agriculture biologique. C'est une lutte euh, pour recouvrer euh, une certaine autonomie paysanne. C'est d'abord celle euh, de l'Emer, qui euh, depuis les années 30 euh, est en lutte contre l'administration. Euh, qui refuse d'inscrire ces euh, semences euh, de blé euh, à haute valeur euh, nutritive euh, au catalogue. Nos corps, nos animaux et même nos récoltes ne nous appartiennent plus et je comprends très bien ce mouvement de révolte qui se fait jour chez les paysans. Donc autour de cette idée euh, de dépossession euh, par euh, les trusts de l'agrochimie aussi bien que par un État modernisateur-uniformisateur, euh, Raoul Lemaire va euh, rencontrer un certain succès. En particulier euh, dans l'élevage, euh, c'est le cas notamment euh, en Rhône-Alpes, où euh, dans le sillage euh, des mouvements poujadistes, euh, ces mouvements vont rencontrer euh, une, une, voilà, une certaine critique. Donc le, contre cette dépossession euh, par l'État, euh, le maire va mettre en place euh, une sorte va promouvoir une conception de l'autonomie paysanne qui va être intégrée dans un réseau euh, technico-marchand euh, très structuré autonome, euh, qui est basée sur une méthode de culture spécifique et euh, en particulier sur le lithotam, donc, qui est une algue marine, qui est aussi un activateur microbien et que commercialise la société. Euh, a contrario, va se développer euh, euh, l'association Nature et Progrès, qui va défendre donc, euh, une, une autre conception de l'autonomie paysanne, qui va sortir euh, l'agriculture bio euh, de sa rhétorique euh, conservatrice, Et euh, qui va défendre, qui va donc prendre forme davantage autour de groupements de producteurs, euh, puis autour d'un mouvement syndical avec la création de la FNAB en 1978, et qui va, elle, au contraire, euh, miser sur une stratégie euh, de reconnaissance par l'État. Et donc ce sera euh, tous les processus euh, de labellisation et de certification de l'agriculture bio. Et euh, un autre domaine où on voit le retour euh, des paysans et des savoirs paysans, c'est tout ce qui tourne autour euh, des semences et de la biodiversité. Euh, vous avez euh, en haut euh, l'ancien modèle industriel hein, où on conserve la diversité dans des banques de gènes. Ça, c'est à Svalbard, euh, en, en Scandinavie. Euh, on, on pense euh, stocker toutes les semences du monde, toute la diversité. S'il y a une guerre en Irak, euh, tout est là, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc un modèle ultra centralisé où l'accès est en théorie ouvert à tout le monde mais en pratique plus facile pour les grandes industries que pour le petit paysan de Syrie qui voudrait reconstituer ses semences après le passage de Daesh. Et le problème c'est qu'avec le changement climatique, le béton de, du bâtiment commence déjà à avoir des, des fentes Et donc, on peut se demander si avoir les, toute la diversité du monde dans un seul lieu, euh, c'est une solution si efficace et sûre que ça. Ça ne correspond pas du tout aux théories de la résilience qui supposent des réseaux décentralisés, etc. etc. Euh, et effectivement, il y a une limite au processus d'industrialisation du vivant sur les semences, euh, qui est que le processus est ultra centralisé, euh, avec finalement de moins en moins d'entreprises de sélection qui se copient toutes les unes les autres, euh, et euh, qui ont des parcelles de sélection assez restreintes. Donc l'effectif des populations qui participent à la multiplication d'une génération à l'autre est très faible, et donc ça provoque un goulot d'étranglement euh, génétique, d'autant plus que sur le terrain, les agriculteurs sont dépossédés, n'échangent plus les semences, il n'y a plus d'adaptation possible euh, aux, aux différents euh, terroirs, climats... Euh, Euh, maladies, euh, etc. Donc on a un modèle qui est un cul-de-sac évolutif, en fait, d'un point de vue euh, des, de, de l'écologie et des sciences de l'évolution. Euh, et ce modèle, on en voit déjà les dégâts avec, par exemple, la poussée euh, des euh, espèces euh, résistantes euh, aux EGM qui sont euh, tolérants aux glyphosates. Euh, qu au glyphosate. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années, euh, il y a de plus en plus d'espèces aux États-Unis et dans le monde. Qui sont résistantes euh, au glyphosate. Euh, il y en a plus de, de 29 rien qu'en Californie. Euh, et que donc en développant des solutions euh, standardisées euh, dans des grands espaces euh, agricoles, bah, en fait la nature est toujours plus forte. Elle a une capacité d'évolution décentralisée, d'adaptation, de mutation, etc. Euh, et on se retrouve, les agriculteurs se retrouvent de plus en plus dépendants parce que leurs produits qu'ils achètent sont obsolescents. La variété, elle est vite contournée, le pesticide, il est vite contourné, et doivent racheter la génération d'après à l'agro-industrie. Et ce cycle-là d'obsolescence est de plus en plus euh, rapide. Et euh, donc, face à ces limites du modèle industriel, euh, on a euh, un mouvement de contestation euh, du standard classique de ce que c'est que le progrès génétique euh, qui nous est hérité euh, du, du modèle industriel et des 30 Glorieuses par des collectifs en différents euh, lieux. Euh, je vais vous donner quelques exemples. Le haricot tardé, il n'y avait quasiment plus de haricots cultivés dans le sud-ouest euh, parce qu'avant, il était en association avec le maïs euh, et qu'avec euh, le maïs monoculture, euh, mécanisé, hybride, on n'avait plus besoin... Enfin, euh, le, le haricot gênait euh, dans la récolte. Euh, et il y a quelques euh, petits agriculteurs qui étaient souvent en polyculture élevage qui se sont dit, eh ben, tiens, on va récupérer... Euh, Dans la vingtaine de jardins de grand-mère où il y a encore quelques haricots, euh, on va essayer euh, de faire euh, un marché de niche autour de ça. C'est ce qu'ils vont faire. Pierre Perret va euh, dire que c'est le meilleur. On ne peut pas faire de bons cassoulets sans le haricot tarbé. Il y a tout un folklore autour de cette, de cette euh, déclaration comme indication géographique protégée qu'on peut contester qu'on peut discuter. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un groupe local d'agriculteurs qui va bosser avec un chercheur de l'INRA pour définir ce qu'eux, ils veulent comme variété. Et notamment, ils ne vont pas prendre une variété naine qui permet la, la, la récolte mécanique, ils vont choisir une variété grimpante, ce qui va donner du boulot de récolte aux étudiants, euh, et donc être représenté un contrat social euh, sur le territoire. Euh, un autre exemple, c'est la châtaigne Ardéchoise, qui est une AOP, où ils vont interdire les hybrides dans euh, le, le, le périmètre de l'AOP, les hybrides qui représentaient pourtant la modernité qui avait été développée par l'INRA euh, dans les décennies euh, précédentes. Le piment d'Espelette qui se revendique aux Pays-Bas comme explicitement hétérogène. C'est une variété population, il est rustique, etc. Donc complètement en contradiction avec les normes d'homogénéité, etc. Donc voilà, ça ce sont simplement des exemples de contestation de ce qui était considéré comme ce qu'il fallait faire euh, auparavant. Euh, ce qui m'intéresse aussi plus profondément, c'est euh, la dynamique de la production des savoirs. C'est-à-dire que dans le modèle industriel, on a une dynamique euh, de production des savoirs qui correspond à un certain modèle politique. Un modèle politique où il y a des chefs en haut et des exécutants en bas. Hein, et où la circulation du savoir, est comme la circulation des gènes, elle va de haut en bas, depuis la banque de gènes et les sélectionneurs vers les agriculteurs, qui n'ont pas d'autre rôle que de consommer d'acheter des semences chaque année. Et ça, ça correspond au modèle qu'on appelle fordiste, une certaine vision où il y a l'ingénieur tayloriste qui dit à l'ouvrier quel geste il doit faire, et toujours les mêmes gestes dans le travail à la chaîne. Et c'est des visions qu'on a projetées sur le vivant aussi dans les années 60 avec la biologie moléculaire où on pensait que c'était l'ADN, le grand PTG de la cellule, et puis qu'il avait un programme et que ça produisait en masse toujours la même protéine et qu'il y avait une information qui allait de l'ADN à la protéine, mais ça ne revenait jamais de la protéine à l'ADN ou de l'environnement à l'ADN. Aujourd'hui, avec tous les travaux sur l'épigénétique, la post -génétique, euh, tout ce modèle-là est complètement euh, réfuté, nuancé, modifié, etc. Euh, mais euh, il reflétait les conceptions de l'époque, les conceptions qu'on avait du vivant, les conceptions qu'on avait de ce que c'est, que euh, comment organiser euh, l'agriculture d'un point de vue politique. Et ce qui est en train d'émerger euh, ces dernières années, on le voit dans le domaine du logiciel libre, euh, c'est euh, des modèles d'innovation qui ne sont pas top-down, qui ne sont pas hiérarchiques. À gauche, vous avez le modèle hiérarchique. Hein, vous avez un centre d'innovation, alors c'est Microsoft, euh, etc. Et puis, des usagers qui n'échangent pas euh, entre eux. Et euh, à droite, vous avez un modèle d'innovation où les usagers sont en même temps des innovateurs, les bricoleurs qui avaient derrière, le réseau semences paysannes pour les semences, etc. Euh, et un processus beaucoup plus horizontal de circulation euh, des savoirs euh, et qui est aussi un modèle politique. C'est un modèle dans lequel les inventions qu'on crée ensemble ne sont pas appropriées. C'est le modèle copyleft dans l'informatique, euh, c'est le modèle des tentatives de réflexion juridique qu'il peut y avoir autour des variétés paysannes, comment maintenir ces innovations collectives dans le domaine des communs pour éviter que des grands Manitou se les approprient. Et puis c'est un modèle politiquement différent aussi, parce que chacun est amené à réfléchir, à être maître de ses choix, à être autonome, à avoir de la marge de manœuvre, et non pas avoir une recette toute faite, sur ce qu'il ou elle doit faire. Euh, et ces modèles euh, d'innovation, d'invention euh, en réseau, euh, dans le domaine euh, du vivant, euh, ils sont euh, en compatibilité avec les dernières théories, de la théorie de l'évolution euh, ou de l'écologie, notamment euh, la théorie des métapopulations, et où euh, l'idée, ça c'est des travaux de Isabelle Goldringer à l'INRA, Euh, ça, c'est une patate qui représente plus ou moins la diversité que vous avez dans une population de, de maïs, de blé, de tout ce que vous voulez. Euh, alors, vous avez deux solutions. Soit vous en prenez des échantillons, vous la mettez dans la banque de graines et vous dites « ça y est, j'ai échantillonné cette diversité-là ». Soit vous la mettez dans, chez 50 fermes de différents paysans, elle va avoir 50 environnements, 50 pratiques, 50 préférences lorsqu'ils vont garder leurs semences pour l'année d'après. Et votre patate, elle va devenir plus petite chez chacun parce qu'il euh, y a un milieu particulier qui fait une sélection, des choix, etc. Mais elle va bouger dans un sens un peu différent à l'extérieur de la patate initiale. Donc ça, c'est le résultat final. Chez vos 50 paysans, vous avez 50 petites patates. Mais si vous remélangez un tout petit peu les 50, euh, 50 sacs de semences, de ces, vous prenez une poignée dans chacun de ces 50 sacs et vous la remélangez, à la fin, vous avez une, pop, une patate, enfin euh, un ensemble de diversité qui est plus grand que ce que vous aviez au départ. Donc, vous n'avez pas seulement conservé la diversité, vous l'avez augmentée parce qu'elle est dans un euh, réseau euh, et qu'elle évolue avec euh, son environnement. Et donc, ça, c'est le principe en, en, dans l'évolution, l'idée d'une euh, gestion dynamique, évolutive euh, de la diversité. Et donc, ça, ça va complètement dans le sens des pratiques euh, d'organisation en réseau telles qu'on les trouve dans le réseau Semences Paysannes. Donc, le réseau Semences Paysannes, c'est un petit peu... Euh, Un grand frère de l'atelier paysan sur les questions de semences qui s'est créé en 2003. Là, vous avez, on avait cartographié avec une anthropologue en partenariat avec le réseau, les échanges dans le groupe blé du réseau semences paysannes. Le numéro 20, c'est l'INRA, donc ça, c'est la banque de graines de l'INRA, donc ils sont très importants, mais ils ne sont pas uniques. Ça, c'est un agriculteur passionné qui a 200 variétés dans son champ, qui est un paysan boulanger euh, qui va euh, tester dans le goût du pain euh, la, le goût de chaque type de variété euh, qu'il essaye, etc. C'est vraiment des passionnés, euh, des inventeurs euh, qui s'échangent euh, des semences. Euh, et ça, on a un modèle en à la fois en termes d'innovation qui ressemble beaucoup au processus, du logiciel libre. Et en termes de conservation de la biodiversité, c'est une conservation dynamique beaucoup plus stable, beaucoup plus efficace, beaucoup plus résiliente que le modèle centralisé. Euh, et je voudrais euh, conclure euh, sur euh, un petit peu réagir au manifeste euh, de l'atelier paysan sur la, la souveraineté technologique. Euh, Peut-être deux points. Le premier point, c'est que quand on dit dans notre dernière partie... Euh, reconquête paysanne réappropriation paysanne etc on n'est pas dans la mythologie du paysan de toujours euh, qui serait fondamentalement merveilleux euh, etc les paysans qui euh, s'appellent tels dans la confédération paysanne dans le réseau semences paysanne etc ne correspondent pas aux paysans qui étaient rêvés par euh, les vichistes des débuts de l'agriculture bio, ni par les agrariens de la fin du 19e siècle. Il revendique, il réinvente ce que c'est qu'être un paysan, non pas sur la base de l'attachement à la tradition, euh, à quelque chose de très conservateur, sur l'interconnaissance locale à l'intérieur d'un village, etc. Mais il revendique cette identité de paysan comme un projet politique de modernité alternative, si vous voulez. Comme l'identité paysanne, comme la reconstruction d'un rapport au vivant qui ne soit pas un rapport industriel, comme la reconstruction de solidarité euh, avec les différents acteurs de la société, comme la construction de liens avec des gens qui ont les mêmes visions du monde que soi. Donc souvent les réseaux paysans, ils ne sont pas à l'échelle d'un village. Souvent un paysan bio, il est tout seul dans son village et autour de lui, il y a plutôt des gens qui se foutent de sa gueule. Donc les attachements, les liens sociaux, ils se font sous une forme d'un réseau choisi, d'une construction Euh, politique, hein, on n'est pas dans le paysan, la mythification du paysan du Moyen-Âge comme étant euh, merveilleux. Et ces paysans-là, ils sont, euh, par exemple, dans le cas des semences paysannes, ils ne disent pas on veut uniquement cultiver les vieilles variétés. Ces vieilles variétés ont des avantages. Elles ont euh, un gluten qui, est, euh, qui donne moins de maladies cœliaques et moins d'allergies. Donc elles, elles les intéressent, mais elles, ils les remélangent, ils les recroisent. Ils les retravaillent, ils les échangent, ils en font quelque chose de vivant dans leur environnement et avec le réseau avec lequel euh, ils travaillent. Donc ils se conçoivent non pas comme des gardiens d'une tradition figée, hein, mais comme des inventeurs euh, d'un collectif euh, de, qui est à la fois euh, technique et politique, euh, qui veut construire euh, le futur. Et euh, dans le manifeste sur la souveraineté euh, technologique... J'ai ai bien aimé cette, cette idée euh, qui a une dimension politique à la souveraineté technologique. C'est-à-dire que l'intégration de l'agriculture au capitalisme, ça n'a pas été uniquement euh, un processus économique de perte de pouvoir, d'initiative économique des paysans. Ça a aussi une dimension euh, politique. C'est l'intégration dans des logiques délégatives, top-down, bureaucratiques et propriétaires des savoirs, dans laquelle les agriculteurs producteurs ont été déqualifiés comme producteurs et échangeurs de savoirs. Et c'est finalement de ça dont il est question de sortir dans le réseau Semences Paysanes, dans l'atelier paysan, dans cette réflexion très politique sur la souveraineté technologique. Et ça, ça fait écho à des choses qui sont dans notre domaine, l'histoire ou la sociologie des techniques, où on sait depuis maintenant 50 ans au moins que les techniques, ce n'est pas neutre. Hein, ça cristallise des rapports sociaux, des visions du monde, qui se retrouvent matérialisées dans les objets techniques et qui durcissent les asymétries dans les rapports sociaux, qui durcissent le pouvoir des plus puissants par rapport aux moins puissants, si ce sont les plus puissants qui ont fait le choix technique et le, le choix du dispositif technique. Il euh, y a notamment euh, Lewis Mumford euh, qui euh, a théorisé ça en disant « qu'il y a plusieurs types de trajectoires d'innovation technique ». Il y a des trajectoires de type qu'il appelle totalitaires, carrément, et il fait référence aux centrales nucléaires. C'est-à-dire que la, la possibilité même de ces techniques, de leur entretien, de leur, de leur persistance, suppose euh, un état centralisé, euh, une répression des opposants, euh, etc., et une structure extrêmement euh, autoritaire de la société. Et il y a d'autres euh, types d'innovations... La bicyclette plutôt que la voiture en ville, euh, l'accouchement à domicile, euh, les semences paysannes, euh, les bricolages euh, autour du matériel agricole qui, elles, euh, renforcent l'horizontalité sociale, euh, renforcent l'autogestion, euh, renforcent la prise en main par chacun euh, de son avenir individuel euh, et collectif et c'est ce qu'il appelle les technologies démocratiques ou ce que Ivan Illich dans les années 70 appelait les technologies conviviales, ou ce que Philippe B. Wicks, récemment, dans un livre, a appelé les low-tech. Alors, je voudrais terminer par une note d'optimisme, qui est que, malgré tout ce qu'on a discuté hier avec Yannick Ogor, les grandes emprises de la bureaucratie et de l'industrie sur le monde paysan, on peut constater que, depuis 30 ans, Euh, la plupart euh, des nouveaux savoirs et des nouvelles techniques qui sont liées à l'agriculture écologique et paysanne ne sont pas venus des appareils euh, technocratiques euh, officiels. Ce n'est pas venu de l'INRA, ce n'est pas venu des chambres d'agriculture, ce n'est pas venu des instituts techniques, ce n'est pas venu des boîtes privées. Si on regarde la méthode Pochon, euh, les prairies à trèfle blanc et le réseau agriculture durable, c'est une innovation qui n'était absolument pas portée par les structures institutionnelles. Si on regarde l'agroécologie ou la permaculture, c'est des choses qui viennent de l'étranger, qui ont été adaptées aux situations françaises par euh, des paysans euh, en France. Si on de la culture sans labour, qui est pourtant maintenant hyper développée, même chez les gros céréaliers euh, du bassin parisien, bah, au départ, ça ne vient, ça vient pas du, de l'IRSTEA ou des institutions euh, techniques françaises, c'est des pratiques brésiliennes qui ont été importées euh, par euh, des réseaux euh, en France. Les semences paysannes, Euh, c'est pareil, c'est une réappropriation des savoirs euh, scientifiques et de la réinvention d'un compagnonnage euh, avec les plantes euh, et puis tous les bricolages et les compétences mécaniques qui sont réappropriées euh, ici euh, finalement il y, y a de quoi euh, observer que derrière tout ce foisonnement euh, des savoirs, il y a aussi euh, un nouveau monde qui est en train de se construire, des, des, des projets euh, politiques d'autonomie Euh, qu'il faut soigner, entretenir, même s'ils si, euh, sont plutôt écrasés ou en tout cas très peu soutenus euh, par les grandes institutions euh, qui nous gouvernent et les grandes entreprises qui euh, nous surveillent.